I'm ready.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 Dans la première heure, Simon f i t z b y sera de retour avec les éphémérides du rock. J'aurai des nouveautés à vous présenter dans la deuxième moitié de l'émission le nouvel album du groupe de rock progressif Zombie, Escape Velocity, celui de v o i v o d album en spectacle Warriors of Ice. Et je vais vous parler du dernier disque studio de Van de g r a a f Generator, Grounding in Numbers. Et je vais aussi faire tourner une toute nouvelle pièce. De Neil Young, tiré du disque qui sort, un, un album qui sort au milieu du mois prochain. Et je vais vous parler du concert que Blackfield et Anathema ont donné à Montréal lundi le 23 mai. Dans la troisième heure, je vais vous présenter un quintet de rock progressif en de l'extrêmement obscur du début des années 70 du nom de Steel Mill, ainsi qu'une face complète d'un album véné e classique paru il y a 40 ans, soit The Yes Album de Yes, bien sûr. Donc,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 The Guilty undertaker s i g h s the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you, s o bad honey, I want you.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 My fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down because I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my c h a m b e r maid. She knows t h e y not afraid to look at her. She is. Good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you, I want you, yes, I want you. So, man,、yeah. honey, I want you. Now, your e dancing child with his Chinese suit, he spoke. me I took his flute. No, I wasn't very cute to him. Was I? But I did it because he lied and because he took you for a ride. Because、uh, time is on his side and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you.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 Véritable historien de Sifu, M. Simon Fédibé, bonjour. Bonjour, est-ce que ça va bien? Ça va extrêmement bien, encore une fois. Et toi? Ça va très bien, merci. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du rock du 23 au 29 mai? Eh bien,、euh, des choses encore très, très intéressantes. On débute avec la journée du 23 mai, une journée assez bien remplie pour ce qui e s des éphémérides, une très grosse journée, en fait. Nous avons tout d'abord, en 1934, la naissance de Robert Moog, créateur du Saint-Étienne. 18h du même 1934. nom. 1934. Et ça a été créé en quelle année, ça?、Euh, le Moog, c'était, je crois, c'était、euh, fin des années 50, début des années 60 pour les premières、euh, créations. Les premiers le balbutiements, o C'était、ouais, ouais. gros comme un mur, là. Oui, c'est ça. C c ça. Et c'était extrêmement dangereux, en plus. Oui, oui.、Oh, Il y avait beaucoup de courants courant qui、oui. circulaient là-dedans. <rire> c'était aussi assez.、Euh, Euh, vulnérable à l é l e c t r au statique, à la température, à l'humidité. Exactement. Il fallait faire vraiment attention. Et pour expliquer un peu aux gens, c'est qu'il fallait aussi,、euh, connecter les différentes,、oui, euh, les différentes parties du synthétiseur par des fils et,、euh, c'est justement, donc, lorsqu'on、oui. déconnectait, il fallait faire très attention. C'est ça. Keith Emerson racontait que l e s premiers spectacles que le groupe donnait à l'extérieur, c'était assez, euh, épeurant、oui. puisqu'on voyait le, le feu,、euh, sauter. Comme ça, l'électricité sautait l o r s q u i l c h a n g e a i t les, les, les fiches de, de prise. Ah, exact. C'était assez peur. Et、euh, le mini-mog u est un peu venu,、euh, est venu peut-être un peu régler ça, malgré、oui. qu'il fallait encore faire des manipulations,、mm -hmm. mais plus ça allait, plus l'instrument s'est、euh, perfectionné,、oui. si on veut. Et、euh, c'est encore très, très utilisé et très, très respecté. Oui, tout de, à de, fait. De... Et d'ailleurs, cet après-midi,、euh, comme je l'ai annoncé un peu plus tôt, je vais présenter un album d'un groupe,、euh, d un duo. Américain de musique、euh, électronique, mais aussi、euh, considéré comme un rock progressif et qui utilise beaucoup le m o t、euh, Le groupe s'appelle Zombie. Ah oui, oui, oui. Très intéressant.、Mm -hmm. C'est un instrument très, très versatile et qui、euh, a d'abord séduit dans le, milieu du mo dans, dans le monde i i l e u dans m de la musique classique, entre、mm -hmm. autres avec, le, je crois, le tout premier album qui a été enregistré avec un mot c u é t a i t Switch on Back de Walter Carlos, qui est devenu Wendy Carlos par、mm -hmm. la suite,、euh, où on faisait des, des, des grands classiques de b a c h Également, il y a eu Jean-Jacques p e r r e qui a fait plusieurs、ouais. expérimentations, des albums qui, à l'époque, étaient révolutionnaires et maintenant, c'est un peu la qualité d'un album pour enfants. D'ailleurs,、ouais. c'est utilisé <rire> comme tel. Euh, mais euh, vraiment, Donc, ça a trouvé sa place dans le milieu du rock et ça a permis vraiment l'évolution des synthétiseurs par la suite. Et ce monsieur-là est encore en vie Non, il est décédé il y a, je crois, cinq ans de cela, malheureusement, mais il a travaillé jusqu'à la fin de sa vie. Il travaillait encore pour sa compagnie, il a perfectionné son invention. Nous a o n s par la suite, en 1944, la naissance de Raymond f a l w o o d plutôt, batteur de Parliament et Funkadelic. Groupe culte Pour ce qui est du, du funk. Oui, exactement. Groupe légendaire.、Euh, Parliament qui a connu vraiment、euh, une carrière plus,、euh, j'aime pas dire, mais n t r e a m à l'avant-scène, tandis que Funkadelic, qui était,、euh, si on veut, une formation réduite, qui était plus dans le milieu du psychédélique et du très funk. Très excentrique aussi, Oui, e x avec c des costumes、euh, très bizarroïdes. Exactement. Très, très intéressant à entendre. Oui.、Euh, assez, assez plaisant. <rire> Nous allons voir la suite en 1947, la naissance de Bill Hunt, qui a été, lui, claviériste pour Electric Light Orchestra entre 1970 et 1972. Et、euh, il aurait 64 ans, s'il si est encore en vie. J'ai fait mes recherches, j'ai eu du mal ouais, à trouver. Moi, pense...、euh... je p e u Aucune idée. Aucune idée, c'est ce ça, il était là vraiment、lui. dans les débuts, débuts, débuts. Exactement. Euh, euh, Yellow. C'est pourquoi sa naissance devait être,、euh, devait être soulignée. Nous avons également en 1967, cette fois-ci, la naissance de Philip James Selway, batteur pour Radiohead,、mm -hmm. qui lui célébrait ses 44 ans. Oui. Et, e、euh, Selway qui,、euh, d'ailleurs, a débuté une carrière solo tout récemment, là, a lancé son premier album en 2010. Disons, en 1970, Lilith e des Beatles qui débute en trombe sur les palmarès、euh, des ventes britanniques, oui, débutant un séjour de trois semaines au numéro un. Pendant ce temps, Paul McCartney réalise le même exploit sur les palmarès américains avec son premier album solo, McCartney. C'est intéressant. Oui, c'est、euh, assez spécial. On savait, les, les deux albums ont été lancés pratiquement、euh, en même temps.、Ouais. e、euh, t C'est ce qui a m e n é à la fameuse histoire de Ringo qui s'est pointé chez Paul pour le convaincre de ne pas lancer son album en même temps. Et, et, Paul... Là, et là, Paul lui a montré la courbure vulnérable de son nez. Ah ah ah! Exactement.、Euh, c'est、euh, assez particulier. C'est une histoire assez déchirante en même temps. Mais,、euh, ouais, oui, c'est triste.、Ouais, triste. Que les deux albums se soient retrouvés dans les palmarès en même temps, c'est particulier.、Mm -hmm. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est que McCartney e s t passé trois semaines au numéro un、oui. euh, américain, puisque c'est un très bon album, mais qui a、oui. été tellement mal reçu par les critiques. Oui, c'est、euh, ça. Mais tout ça, sais, à l'époque, il y avait une espèce de guerre entre les critiques et les artistes. On l'a、mm -hmm. vu avec Led Zeppelin,、oui. Grand Funk r a i r o a d tout ça. Mais ça n a aucun effet sur le public. Non, exactement. Les, les, les, le public s'en foutait de ce que les, les, les critiques écrivaient et ça les enrageait encore plus. Exact. Donc, ils il mettaient encore plus de, de, de, de pression、Parce、sur ça. Parce que les si tu lis les, les premières critiques, par exemple de Rush,、mm -hmm. les, les critiques s'acharnaient d'une façon extrêmement bête avec eux,、euh, mais ça n'avait aucun effet sur le public. Non, ils ont, ils ont réussi à passer au-dessus et Rush est devenu le grand g r o u d c r i t e Oui, c'est ça. Ça, ça a peut-être en... même eu un, un effet bénéfique lorsque les critiques s'acharnaient sur quelqu'un. Un artiste,、euh, on aurait dit que le public se disait, b e n ça doit être bon s'il si y ait ça tant que ça. Oui, exactement. Mais c'est qu'il y avait aussi tout un côté élitiste qui est encore, c'est sûr,、oui, oui. mais、oh, beaucoup tout à fait. moins、euh, prononcé. Euh, Qu'à l'époque. Ah,、euh, je sais pas.、Euh, C'était l'âge d'or, en fait. Le début des années 70, c e s t un peu l'âge d'or. Et、mm -hmm. les années 70, en général, c'est l'âge d'or de la critique rock, puisque,、euh, bon, on a d o n n é une décennie de découvertes, et là, eux étaient、euh, des journalistes bien, bien installés et qui savaient. C'est ce ça. Et、bon. aussi, tu avais une espèce de, de, de mode qui avait été apporté e par、euh, Lester Banks.、Oui. <rire> Où euh, euh, les critiques parlaient plus d'eux-mêmes, de、exact. leur vie, que de, de, des albums qu'ils devaient、euh, critiquer.、Ouais, euh, c'était assez particulier et vraiment insignifiant, là, à, moi, à mon avis. Ah,、oh, vraiment. Le Lester Bang, qui、euh, était, est célèbre pour avoir,、euh, en, entre autres, je crois que c'est l'album Beggar's Banquet des Rolling Stones il avait dit que c'était le pire album de rock qu'il avait jamais entendu. o u a i Il était souvent tout croche, c'était n'importe quoi ses opinions.、Mm -hmm. o、ouais, u Il i se promenait avec un chandail Detroit Sock à cause de Detroit Rock City de Kiss. C'est vraiment <rire>、euh, n'importe quoi. Oui, C'était un clown, Lester、oui. Banks. Ouais. Ouais, tout un personnage.、Ouais. <rire> Alors, 1971,、euh, Iron Butterfly、euh, décide de se séparer, malheureusement,、oui. le groupe qui avait connu un grand succès, Enagada David. o u i s mais、sûr. méchant succès,、oui. par exemple.、Hein. Oh oui, très très oui. bonne pièce, entre autres. Et、euh, un très bon album aussi. Moi, j'aime、oui. beaucoup cet album. Oui, l'album,、euh, vaut la peine d'être écouté. D'ailleurs, ça avait été présenté、euh, dans, dans l'incarnation précédente d'albums classiques, justement, comme étant un des albums qui, A été、euh, donc hyper populaire dû à cette pièce qui fait, je crois, c'est le côté A qui, qui est en côté entièreté, B. côté B en entièreté, mais le, le premier côté est également、euh, très, très oui, intéressant tout à, fait. à découvrir.、Oh, oui,、euh, oui. Donc... Absolument. Et c'est le premier album,、euh, à être, euh, à, premier album de rock à s'être vendu à au-delà d'un million d'exemplaires. Ah oui, ça, je、ouais. l'ignorais. C'est dû à, justement, à la popularité de cette、mm -hmm. pièce-là qui est vraiment géniale.、Là. Nous、avons ensuite e n Justement, parlant d e n e g a d a de Vidan, un peu plus tard, je vais faire tourner la version 45 tours. Ah oui? Et ça, c'est très drôle parce qu'elle dure deux minutes et demie.、Là. Ah! Mais <rire> ça peut v e n i vraiment te rocker, là. J'ai hâte d'entendre ça. J'ai vraiment <rire> hâte d'entendre ça. <rire> Euh, nous avons par la suite en 1973 la ville de San Francisco qui empêche Jefferson Airplane de donner un concert gratuit au Golden Gate Park.、Euh, la ville avait banni les instruments électroniques pour、euh, une raison que j'ignore. J'ai fait des, des, des recherches、euh, sans cesse là-dessus,、euh, sans rien trouver. Et en réponse,、euh, Jefferson Airplane a déclaré en conférence de presse Nous avons bâti cette ville.、Euh, en f a i t c'est ça, puisque Jefferson Airplane était les, les chefs de file de la scène psychédélique de San Francisco. Et maintenant, Non, il se faisait refuser de donner un concert.、Euh, ça, ça me surprend, par exemple, que Jefferson Airplane existait encore en 73. Je pensais que c'était Starship. À ah, ce ça se peut, oui. C'était en transition, je crois.、Euh, mais oui, je crois que c'était plus Jefferson Starship.、Euh, c'est une erreur、euh, de, de, de moi-même, en fait. Mais、euh, quand même, c'est assez, assez particulier de se dire que bon, ça reste quand même le même nom. Oui, mais et... peut-être que la ville avait décidé de. Je ne sais pas, il y a eu tellement de problèmes avec,、euh, en bon français, des runaways, tout ça,、mm -hmm. euh, les, des, des,、euh, des, des sans-abri qui squattaient dans le parc,、euh, tout ça. Peut-être qu'on voulait éviter les grands rassemblements pour.、Euh, je ne sais pas. Exactement.、Mais、il y avait peut-être des dangers. Donc,、mm -hmm. euh, de, de, d、euh, Aussi, v o i r si on utilisait des instruments électriques ou électroniques en plein air, on avait peut-être peur aussi qu'il y ait des risques d'électrocution, des choses comme ça.、Mm. Bref, ça reste particulier. Un casse-y, en effet. <rire> en 1974, George Harrison lance son étiquette Dark Horse, qui a lancé tous ses albums par la suite,、oui. bien sûr, puisqu'à la fin de Apple, ici, il y avait un contrat également, je crois, avec Parlophone ou EMI, qui se terminait également entre 1974 et 1976. Donc, ça, ça lui a permis de continuer en étant son propre patron. Oui. Euh, par la suite, en 1979, Tom p e t t y déclare faillite, en partie à cause d'une dispute entre le guitariste et sa propre maison de disques, qui s'est fait acheter par MCA,、euh, malheureusement. Mais ça s'est redressé par la suite、ouais. pour, pour le、oh, m u s i e o j'en doute pas. <rire> En 1982, l'Association britannique des musiciens passe une résolution pour bannir l'utilisation des synthétiseurs et batteries électroniques, les drum machines en bon français,、ouais. euh, lors des sessions d'enregistrement. On craint、euh, que l'habitude、euh, mette euh, les musiciens hors de chômage.、Euh, au chômage.、Ouais. Au c ô m e Ce qui n'est、euh, pas arrivé, mais en fait, ce qui, dans les dernières années, a été plus répété, par contre. Oui,、ouais, je me rappelle de ça. C'est vraiment dommage. Et de nos jours, bien, on a des ordinateurs pratiquement qui peuvent jouer l'équivalent d'un groupe au complet oui, sans que ça paraisse、euh, oh, aucunement.、Oui. Donc, c'est、oh, oui, ça. C'est assez hallucinant. u、euh, as n album de la formation de、euh, black metal norvégienne、euh, Dimu b o r g h r qui est une sortie diabolique,、euh, sur laquelle on retrouve.、Euh, bon, au début, la première fois que je l'ai entendu, je pensais vraiment qu'il y avait un orchestre symphonique、euh, qui les accompagnait, comme sur l'album précédent,、mm -hmm. mais non. A été fait avec des synthétiseurs.、Ouais. Et、euh, c'est vraiment là, surprenant. C'est des échantillonnages, un peu comme on le faisait sur un mélotron avant,、mm -hmm. parce qu'on enregistrait une note d'un vrai musicien,、oui. on l'enregistrait sur un, une bande. Cette fois-ci, on l'enregistre numériquement,、mm -hmm. o n enregistre vraiment toutes les variations possibles.、Oh, oui. Et、euh, le clavier fait le reste. C'est、oui. vraiment dommage, mais en même temps, pour un groupe、euh, qui ne peut pas se payer un orchestre, ce ouais, qui est, est de、ça. plus en plus cher,、oh, oui. ça, ça peut valoir la peine. C'est ça, exactement. En 2000, cette fois-ci, Billy Corgan、euh, annonce la séparation des Smash Pumpkins. Ils mettront fin à leur association à la fin de l'année.、Euh, le groupe se dit fatigué de se battre contre toutes les Britney du monde <rire> entier. Donc, c e s t un peu,、euh, c'est un peu bon, comprenable. Moi,、bon, ouais, mais en même temps,、euh, c'est pas le même public, hein.、Euh, Smash Pumpkins et celui de Britney Spears,、euh, je pense pas que c'est une grosse compétition. Non,、hein. et、euh, je crois, en fait, que le groupe refusait de devoir qu'il、euh, était, donc,、euh, qu il commençait à se faire vieux, si on veut, la semaine.、Ouais, Ça. moi Je me rappelle du dernier album qu'ils ont qu sorti, c était, sorti, c était、bon. vraiment mauvais. Vraiment、ouais. mauvais. Billy Corgan avait la tête、euh, qui passait plus n'importe é g a n、ouais, t à l'époque. Donc,、euh, c'est une combinaison de plusieurs choses. Et les fans qui, eux, vieillissaient nécessairement,、mm -hmm. changeaient peut-être un peu de s t y l e musicaux. Et、euh, les Smashing Pumpkins o n t p a s s é dans le tordeur.、Ouais. Euh, en 2000, Pearl, Pearl Jam p lance b i n a u r a l leur sixième album studio. Je me rappelle pas de ce. C'est bizarre, hein, Pearl Jam, c'est un groupe dont j'ai tous les albums à la maison, mais que j'écoute à peu pas près un jamais. Album,、euh, ouais. Moi, tu vois, Pearl Jam, c'est pas un groupe avec le. J'ai、ouais, oui. jamais accroché à Pearl Jam, à part la pièce Do The Evolution qui est vraiment géniale.、Mm -hmm. Sinon, j'ai jamais fait de mal.、Oui. Euh, et finalement, pour terminer la journée、euh, du 23 mai en 2010,、euh, les Rolling Stones、euh, reviennent au sommet du palmarès des ventes d'albums en Grande-Bretagne avec la réédition de Exile on Main Street.、Ah, quel、euh, album merveilleux, non? Oui, ce vraiment.、Mm. Ça, c'est fun de voir comme ça que presque 40 ans plus tard, Euh, on revient sur le palmarès avec un album qui a fait d e p u i s le Beau Temps,、mm -hmm. à exactement 38 ans avant. Oui, exactement. Et c'était super. C'est i n c r o l Ça, c'est là qu'on voit un vrai de vrai classique. Oui, vraiment. Et qui, qui,、euh, donc qui passe l'épreuve du temps、oui. et qui va continuer, probablement, être plus tard encore dans plusieurs années. C'est ça, du rock classique. <rire> exact. <rire> Je ne pense pas que Britney、euh, va jouer dans les stations de radio dans 30 ans. Je crois que non. Crois que non. Mais、euh, quand même, mais quelque chose d'intéressant、euh, dans une, une émission de la série. Docteur Who, ils e dirigeaient 5 millions d'années dans le futur lorsque le soleil explosait pour voir la fin de, du monde et,、mm -hmm. et ils écoutaient, le, en fait, c'était le dernier humain encore en vie. i l f a i s a i t écouter une pièce classique aux gens c'était la pièce toxique de Britney Spears. <rire> mais je crois que c'était probablement plus une plug de la compagnie de i s q 10 qui était peut-être propriétaire de la maison de production, mais en tout cas, c'était、oui. assez ordinaire. Assez ridicule, oui.、Ouais. Tout à fait <rire> grotesque. <rire> Euh, par la suite, nous passons au 24 mai.、Ouais, c'était、euh... toute une journée, ça, le 23 mai. <rire> oui, le 23 mai, c'était quand même assez gros, hein, franchement.、Oh, ouais. euh, plusieurs choses qui se sont passées、oh, ouais, cette j o u r n é e Absolument. <rire> le 24 mai, cette fois-ci, 1941,、euh, mm -hmm. nous avons la naissance de Robert Allen Zimmerman, mieux connu sous le nom de Bob Dylan.、Oh, oui. Musicien, influence majeur du 20e siècle、euh, et qui a découlé aussi sur le 21e. Oui,、ça. vraiment, vraiment. Il est toujours.、Euh, les gens découvrent Bob Dylan, les jeunes découvrent Bob Dylan、euh, d'année en année. C'est vraiment génial comment il ne perd pas en popularité, surtout dans ses premières années.、Mm -hmm. ses années ah, ben oui, parce que maintenant, maintenant ça, ça, ça, sa voix aussi est、mm. assez graveleuse、oui. et assez. C'est pas pour tout le monde. Exactement.、Euh, pour des gens vont,、euh, qui, qui, qui vont s'arrêter seulement à ça, vont.、Euh, Passer à côté de quelque chose de vraiment fantastique, C'est ça, exactement.、Mm. C'est vraiment à ne pas, à ne pas rejeter.、Euh, mais on peut dire quand même que c'est、euh, surtout les, les, les, les vrais fans i n t e s a b l e s qui écoutent encore Bob Dylan aujourd'hui,、mm -hmm. ce qu'il lance、euh, dernièrement. Quoi, ses derniers albums sont quand même assez、oh, bons.、Oui, c'est、oui, euh, assez respectable. Très bon, même. Oui,、mm -hmm. vraiment, ça vaut la peine. Donc, il célébrait、euh, ses 70 ans.、Euh, en 1964,、euh, oui, les Beatles sont au numéro 1 du palmarès avec Love Me Do. Oui, qui était sorti、euh, presque. Euh, bah, pas deux ans, mais un an et demi、euh, plus tôt, en fait, oui,、euh, à la fin de 62. Probablement le palmarès américain. Là, oh, Donc, ça, oui, ça a oui, absolument. Oui. Sa oui.、Euh, en 1964, encore, les Beatles、euh, jouent à You Can't Do That,、euh, qui était au Ed Sullivan Show. En、mm -hmm. fait, le Fab Four avait préenregistré leur performance sur le plateau de A Hard Day's Night. Oui.、Euh, Cette pièce-là, on l'a retrouvée sur un 45 tours sur la face B. Je ne me souviens pas de quelle. Là, je je l'avais à la maison à l'époque. Il y avait une pièce probablement de Hard Day's Night également Il me semble que oui. Mais.、Euh, je peux pas. Je pense、euh... que c'était Can t Buy Me là, là. Ah, possible.、Ouais, c'est possible que ce soit là-dessus. Mais、ouais. p o u r dire que je n'ai pas les 45 tours des Beatles, malheureusement. Oui, c'est ça. ça, ça. Moi, j'écoutais plus You Can Do That. Oui, l'autre c'est une des très bonnes pièces. <rire> mais moi, j'ai toujours dit, en plus, que les pièces qui se retrouvent sur Hard Day's Night, c'est.、Euh, Euh, v r a i m e n t toutes des pièces assez incroyables, des compositions de l e n n o n McCartney. Je crois que c'est les moins connues qui sont les plus intéressantes,、oui. musicalement parlant. Peut-être、euh... parce que les autres, on les a tellement entendus qu'il、ouais. y a u un effet、euh, bon, de. On est lassé un peu, peut-être. Oui, très possible. Mais la pièce, entre autres, les deux pièces I Only Want to Dance with You,、euh, ainsi que Tell Me Why, c'est、mm -hmm. deux des très grands classiques、euh, oubliés, si on veut, des Beatles, dus aux grosses pièces qui étaient également s、ouais. u r h a r d d a y s n i g h t e n 1965, John Lennon publie、euh, son second recueil de poèmes, a Spaniard, Spaniard in the Works, plutôt.、Euh, Spaniard in Spaniard. the Works.、Ah, ouais. voilà. Euh, qui était、euh, la suite de In His On w Right,、mm -hmm. euh, qui malheureusement je n'ai pas eu la chance de lire non plus.、Mm -hmm. euh, la poésie de John Lennon était assez intéressante, mais、euh, quand même, donc, les dessins étaient moins beaux. Il y avait des dessins <rire> dans les livres également. <rire> Et il y a eu une édition en f fait, assez i t a intéressante où on retrouve les deux recueils dans un seul. donc、mm -hmm. euh, euh, Je pense que c'est Spaniard In His On w Right, quelque chose de、okay. genre. Un jeu de mots, c'est assez intéressant. Donc si vous, vous pouvez mettre la main là-dessus, ça vaut toujours la peine.、Hein? En 1968, Mick Jagger et Marianne Faithful l sont arrêtés pour possession de marijuana. Encore? Eh oui, <rire> et c'est le jour où les Rolling Stones lancent <rire> Jumping Jack Flash. Oui,、euh, Jumping Jack Flash qui est un, un peu un retour des Rolling Stones、euh, vers le rock'n'roll.、Mm -hmm. euh, parce qu'ils s'étaient,、euh, sans dire égarés, ils avaient donné un peu dans la pop et le psychédélisme.、Mm -hmm. euh, les Deux années précédentes. Et là, c'était un espèce de retour, hein, un pour... retour bienvenu. Oui, oui, vraiment. Et ça a été une très bonne publicité、mm -hmm. euh, pour, pour le groupe, justement,、oui, cette arrestation-là. a s o l u <rire> m n o u s avons par la suite, en 1988, 20 ans plus tard, Van Halen qui lance、euh, euh, OU812.、Oh, hey. Ah, voilà.、Yeah. <rire> euh, euh, Écoute-moi, les, les albums avec Sammy et Girl. Il y a peut-être le For Unlawful Carnal Knowledge qui, lui, est vraiment meilleur là, que les trois autres, là, mais. o U812, 5150 et euh, euh, Balance, c'est pas, pas bon. C'est、bon. du rock FM、euh, qui é t a i t c o m m e r c i a l C'est p a s b o n pour remplir les ondes FM et non pas. o、ouais, i、euh, c'est ça, des radios très commerciales. Oui, c'est ça,、ouais. c'est vraiment pas très bon, c'est à oublier. Il y avait beaucoup de chiffres dans, dans ce temps-là, dans les types d'albums de René. Oui, il s'amusait à faire des、euh, jeux de mots. Bizarre, et... bizarre. Oui. Et nous avons finalement en 1991 le décès de Gene Clark, chanteur et guitariste au sein des Birds.、Oui. Il est décédé d'une crise cardiaque à l'âge de 46 ans seulement. Oui, consterné, ça. Oui, vraiment. On va justement aller écouter une de ses compositions avec les Birds. et C'est un des plus grands classiques. Moi, c'est ma pièce préférée des Birds.、Mm -hmm. Eight Miles High, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la seule d i f f u s é e du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89-1 FM. Avec un de leurs très, très très, très, nombreux classiques, Jumping Jack Flash. C'est sorti en 45 tours il y a 43 ans, en mai 1968. Et、euh, on retrouve cette, cette pièce aussi sur plusieurs plusieurs compilations. Celle-là, je l'ai prise sur la compilation Through the Past Darkly, qui est p a r d en 1 6 9 Très bonne compile de 45 tours des Stones de la fin des années 60. Juste avant ça, on a entendu Les Birds avec un de leurs、euh, classiques, Hate My Eye.、Euh, personnellement, c'est ma pièce préférée, Les Birds.、Euh, c'est tiré de l'album Fifth Dimension de 1966. Et c'est aussi une, une composition、euh, de Gene Clark,、euh, chanteur-guitariste、euh, des Birds, qui est décédé d'une crise cardiaque comme ça il y a exactement 20 ans, puisque c'était en 1991.、Mm -hmm. Vous êtes à l é m i s s i o n classique.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 Qui, qui, bien sûr, c'est un jazzman, mais、ouais. il y a toujours le rock aussi、Exactement. à la fin des années 60. Le, le rock est devenu une forme d'art、euh, vraiment valable, son, ouais. valide, ouais.、Euh, ouais. comme ça, à la fin des années 60. Et、euh, ça intéressait plein de monde. Et、euh, Miles Davis、euh, s'y était intéressé plus particulièrement en fusionnant le jazz avec、euh, le rock, avec、euh, des albums comme Bitch's e Brew. Bitch's e Brew, attribute to Jack Johnson également, qui est、mm -hmm. encore plus rock que Bitch's e Brew, qui a été、mm -hmm. lancé après. Euh, et euh, je crois même que l'album Attribute to Jack Johnson, au départ,、euh, <coughs> pardon、euh, Miles Davis aurait aimé enregistrer avec、euh, Jimi Hendrix、mm -hmm. sur cet album-là,、oh, ouais. puisque c'était en hommage. <coughs> Au, euh, donc au boxeur、euh, Jack Johnson. Oui,、ouais, et, et non、euh, pas au chanteur,、euh, chanteur pop、euh, hein, <rire> a c u s t i q u e qui sévit depuis quelques années. On n'a pas oublié、euh, complètement ce gars-là, mais <rire> l'album est vraiment génial. Et、euh, m i l e s d a v i s qui n'était pas du genre à faire un, un combat, c'est-à-dire à représenter, il ne voulait pas représenter、euh, les afro-américains. Il l'avait dit d'avant je ne serais pas un porte-étendard、mm -hmm. euh, des, des, euh, des problèmes、euh, afro-américains, mais euh, qui, euh, qui voulait, en fait, avec cet album, justement marquer、euh, Jack. Johnson, qui était justement、euh, un boxeur qui s'est、euh, fait euh, euh, souvent insulter, qui, qui a été un des pionniers justement dans la boxe, puisqu'il était afro-américain et ça a été un des premiers justement à se rendre très haut dans, dans les palmarès, non pas dans les palmarès, mais dans ben, les le, classements de boxeurs. Oui, oui, euh, et euh, je, je crois que Jimi Hendrix aurait été、euh, très approprié là-dessus.、Mm -hmm. à, à la place, c'est John McLaughlin, bien sûr,、oui. qui, a, qui a été、euh, engagé、mm -hmm. par Miles. Nous avons ensuite en 1962 les Isley Brothers qui lancent、uh, Twist and Shout.、Oui. Donc le, la version originale de cette、oui, pièce. Oui, oui, absolument.、Euh, oui, oui. Qui, qui lance, et et c'est un des.、Euh, des, des autres, on ne peut pas non plus dire que c'est des o a n t It Wonders, dans Isley Brothers, mais、euh, moi je trouve que c'est une des pièces intéressantes, vraiment、oui. intéressantes de leur part. Dans le milieu du rock, en fait, c est, c est, on peut dire que c'est leur One It Wonder rock, plus、euh, ouais. d'autres choses, qui étaient plus、euh, folk et RB.、Mm -hmm. euh, à l'origine également, des, des, des,、euh, ils ont、euh, beaucoup influencé Simon Garfinkel, entre autres, qui、euh, reproduisaient leur harmonie et leur style de composition.、Euh, mais dans le milieu du rock, Winston c h a r c est peut-être、mm -hmm. le, le truc le plus intéressant qu'ils ont fait.、Voilà. Ouais. Nous avons ensuite en 1943 Dio qui lance Holy Diver. Oui, ça c'est un vrai classique、mm -hmm. du heavy metal. Des、euh, années 80, mais、euh, du V-Metal tout court.、Oh, oui, oui, vraiment. Donc, très, très influent, hein, ce g r o u p e dans les années 80. Euh, en 1996, Bradley Nowell, leader de la formation Sublime, décède d'un overdose d'héroïne, malheureusement.、Oui. Euh, alors que le groupe、euh, lançait son, son, son album culte, dont le nom、euh, m'échappe, je ne suis pas un fan de Sublime. Mais,、euh, non, moi non plus, euh, euh, mais c'est、euh, ça, il était en, en pleine émergence. Oui, exactement.、Euh, c'est vraiment malheureux.、Euh, et en 2005, pour terminer la journée du 25 mai,、euh, System of a Down est au sommet、euh, du, des palmarès de vente avec l'album Mesmerize. Oui, ça a l'air loin, loin, loin. Ouais, ça, hein, ouais, ouais, ouais. c e s t drôle, hein? Mais ça s te m'a r e d o n n Autant c'était gros il y a, il y a six a n s Sont comme disparus. Oui, mais le groupe a、surprise. décidé de, de, de prendre、euh, un hiatus c'est、euh, prononcé. Oui,、ouais, il, il avait décidé de ne pas mettre de, de, de limite à quand i l a l l a i t revenir. Ou, euh, mais euh, franchement, si malade, c é t a t ma volante, ce s t intéressant de les voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui、mm -hmm. qu serait p a de sortir、ouais. L'album Mesmerize, a j'avais détesté, mais il y avait eu Hypnotès i qui a été lancé、ouais. l'année d'après, qui était vraiment v r a i meilleur, n t m e selon、mm -hmm. moi,、euh, qui représentait vraiment ce que j'aimais ai au sein du groupe. J'aimais bien la pièce、euh, Cigaro. Oui, oui, o、ouais. oui, pas pire, ça aussi.、Ouais. C'est vrai qu'il y avait des trucs intéressants sur les deux et,、euh, à, à réécouter, je pense.、Ouais. C'est des albums qui ont été très, très populaires, justement, lorsqu'ils sont sortis、ouais. et qui sont disparus autant des palmarès que chez les fans, en fait.、Ouais. Les fans de System of Adam ne sont plus là.、Euh, mais c'est des albums qui seraient intéressants à redécouvrir. Oui. Nous、passons maintenant au 26 mai.、Oui. Euh, donc, le 26 mai 1945, nous avons la naissance de Levenhelm, membre du band.、Oui. Euh, euh, C'est le, le batteur.、Oui, C'est batteur, batteur et chanteur.、Oui. Euh, il a arrêté de chanter pendant un petit bout de temps parce qu'il avait un cancer de la gorge,、ah ouais? euh, mais euh, il s'en est remis. Et il a r e commencé à chanter. Et justement, il a sorti un, un nouvel album、euh, cette semaine, mardi dernier.、Ah, un nouvel album en、ça. concert parce que lui, il y a un studio qui est installé à Woodstock.、Ah、ouais, et ouais.、Euh, souvent, il y a des gens qui vont enregistrer là, qui donnent des spectacles là, comme les Black Rose. Le dernier album qu'ils ont sorti, les Black Rose, il s l o n t enregistré au studio de Levenham.、Ah, c'est intéressant. Ce il est, est encore très est actif,、euh, ce, ce monsieur. à 66 ans, c'est quand même très bien. Euh, nous avons par la suite, le 26 mai 1948, la naissance de Stephanie Lynn Nix, mieux connue sous le nom de Stevie Nix, qui、ouais. était chanteuse pour Fleetwood Mac. Oui. Très belle femme. Oui, oui vraiment. Qui, célébre,、euh, qui célébrait ses 63 ans.、Mm -hmm. euh, nous avons également le 26 mai 1964 la naissance de Lenny Kravitz, bien sûr,、ouais. euh, qui, qui est disparu lui aussi.、Euh, oui, lui aussi, il y, y a eu euh, des. Euh, dirais, dans les années 90,、ouais, c'était、euh, vraiment un artiste majeur, mais、euh, il est pas mal disparu. Oui, qui était quand même un guitariste assez impressionnant.、Ouais. Dire, il y avait, il y avait un sens mélodique quand même assez. Oui, tout à fait.、Ouais. C'était un des premiers, d'ailleurs, à ramener des années 70. Oui, vraiment.、Euh, dans dans la musique. Il a ramené、euh, ouais. ça、euh, très populaire dans les années 90,、mm -hmm. euh, entre autres avec Are You Gonna Go My Way.、Ouais. Il a également fait une reprise d'American Woman. Oui,、ouais, ça, c'était、euh, pas très bon, vraiment. Non, c'était pas,、euh, pas super, mais c'était l'inspiration, en fait,、ouais. euh, qu'il y qui, qui avait derrière ça.、Euh, et, et moi, c'est drôle, parce que Lenny Kravitz m'a toujours fait penser à Prince, mais bon, ça, c'est、euh, <rire> chacun son avis. Bon guitariste, mais avec un style et un look bizarre qui fait des fois de la musique、ouais. euh, plus ou moins.、Euh, Du moins, bas, du dépendant. Oui, oui, oui.、Euh, nous avons par la suite, en 1973, la sortie de Smoke o n t h e w a t e r de Deep Purple. Oui, très, ça très, aussi, c'est un, un immense,、euh, oui. immense classique、oui. euh, du rock et、euh, du métal aussi, parce qu'il faut se remettre en, en perspective. C'était du métal en 1972-73,、oui. Deep Purple. Le métal n'existait pas、euh, à l'époque. Souvent, j'entends des gens dire que. C'est pas du métal, Alice Cooper. C'était du métal. Mais,、oui. mais, oui. mais c'est juste que la musique a évolué. Le temps, alors, les tons ont changé, mais c'était du métal. Et, et selon les standards de l'époque, Deep Purple, c'était du gros, gros métal.、Oh、oui, vraiment. Ça l'a influencé tout ce qui s'appelle、oui, le groupe de métal des années 70 et 80 par la suite, à la fin des années 70. C'était la, la, la musique qu'ils écoutaient,、là. Et c'est ce oui, qui a vraiment apporté、euh, Euh, et, et les musiciens、vague. de métal les, les plus、euh, intelligents, les plus cultivés vont, vont、euh, le reconnaître, ça,、oh oui. ce sont. Et, et même ils vont dire que ce sont des groupes qui sont vraiment incontournables et, et qu'ils a i m e n t b i e n Exactement. On va voir a v la suite en 1976, pendant un vol transatlantique, Jimmy Page et Robert Plant se saoulent et se mettent à insulter les autres passagers de première classe, <rire> parmi lesquels se retrouvent entre autres Dudley Moore et Tally Sav Savalas. Oui, oui, Kojak. Oui, voilà, ok, j'en plaçais pas. Oui. Mais,、euh... Ben, ça, c'est、euh, typique de, de, du comportement de Led Zeppelin à l'époque, qui était devenu très, très arrogant,、ouais. qui vivait vraiment pas là, dans la même dimension que le reste. Des gens qui se croyaient tout permis. Et、euh, en plus de ça, ben, Robert Plant relevait d'un accident. Et, et, et, il était intoxiqué aux、mmh. Painkillers.、Ah, oui. et, euh, et Jimmy Page, lui, était sur l'héroïne. Alors, euh, euh, il n'était pas tout là.、Non. Un beau mélange、ouais, entre、ouais, les d e C'est assez spécial. Oui, oui, oui. Mais ça devait ê t r trop de voir Jimmy Page et Robert Plant insulter Cochac. Oui. <rire> <rire> Nous avons par la suite en 2000, Tommy Lee, ancien batteur de Motley Crue, qui est emprisonné pour cinq jours pour avoir brisé les conditions de liberté conditionnelle. Il a été surpris à boire de l'alcool. Il avait été condamné à trois ans de probation pour avoir frappé sa femme, Pamela Anderson Lee, alors qu'elle tenait l'enfant du couple dans ses bras. C'est arrivé quelques semaines avant.、Mm -hmm. euh, et euh, Tommy Lee en mauvais garçon, etc. Ah oui, ça c'est.、Euh... Motley Crue, ce sont de vrais, de vrais mauvais garçons. Oui. Et, et parlant de mauvais garçons,、oui. de mauvais garçons en 2002, c'était la première de At Home with the Osborns, u e une série documentaire britannique qui se révélera être la genèse de la télé-réalité. Et, et ça, c'est malheureux.、Ouais. Oui, vraiment. Mais la, la série、euh, At Home with the o s b o r n e il y a quelques épisodes, c'était quand même intéressant parce qu'on voyait un o s b o r n qui n'était pas un personnage、euh, comique là, comme, comme on voyait.、Euh, Sharon o s b o r n qui était très différente, qui avait un surplus de poids assez marqué,、euh, qui l'a perdu quand même assez rapidement avant le début de la série. Les enfants un peu plus jeunes dans leur ancienne maison.、Euh, ça avait l'air plus d'une famille normale et fonctionnelle comparativement、mm -hmm. à ce qu'on a vu par la suite. Oui. Et ça, ça a beaucoup contribué à détruire le mythe de Ozzy Osbourne, bien sûr, et à lui faire une réputation de clown. Oui, vraiment, ça a détruit, si on veut, un p a n de sa carrière. Oui. Là, on va poursuivre en musique avec.、Euh, on a parlé、euh, de Led Zeppelin.、Hein? Alors, on va、mm -hmm. entendre une pièce.、Euh, C'est un, un classique, mais、euh, je dirais un classique、euh, moins connu,、euh, tiré de l'album p r e s e n t e、euh, Mais d'abord, on va écouter. La version spectacle de cette pièce dont on parlait il y a quelques minutes, pièce incontournable de l'histoire du rock. Smoke on the water. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus à l'émission r o Classique. C'est l'album Presence de 1976 album,、euh, qui est i, euh, au moment アルバム b e r t ロープ・プ t et Jimmy Page in Japan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 Qui a connu une carrière avec beaucoup d'autres groupes, surtout en anglais. Je crois qu'il avait joué également avec Tina t u e r ou quelque chose du genre dans sa tournée. Donc,、euh, vraiment, <rire> un musicien très versatile.、Euh, également, en 1964, 11 étudiants d'un couvent en Angleterre sont suspendus pour avoir、euh, la coiffure de Mick Jagger. <rire> vraiment très, très bon. Ça, c'est drôle. On en parlait l'autre fois hein, en famille、euh, de, des Beatles et des Rolling Stones. À l'époque, les gens trouvaient qu'ils avaient les cheveux、euh, très, très, très longs. Oui. Il n'y a pas les cheveux là du tout. Non, c est, c est, mais on peut le voir, à l'époque, avoir、euh, les... Les, les cheveux par-dessus les oreilles, c'était considéré comme、euh, des, des, des cheveux longs. Exactement. Si on n'avait pas de tour d'oreille, déjà, c'était très,、ça. très mal.、Mm -hmm. Et il、euh, faut dire que les gens pouvaient avoir les cheveux de cette longueur-là, mais s e mettaient tellement en gel et de lac que、mm -hmm. c'était tout renvoyé p a r s l r r i è r s et ça n a、ouais. p a r a i s s a i t pas.、Mm -hmm. Mais、euh, ça, les Beatles ont été dans, dans les premiers, justement, à avoir、ouais. les cheveux longs. Si on ne compte pas nécessairement la scène des s q u e l e t t e et autres. Ce qui était populaire aussi, c'était les perruques Beatles pour ceux qui voulaient,、euh, comme ça, continuer à avoir.、Euh, La, la couple réglementaire et conforme,、oui. euh, mais tout en se laissant aller、euh, lors de soirées endiablées,、euh, de danse, de jeunes, ils se mettaient des perruques Beatles qui leur couvraient les oreilles. Le, le mop top,、euh, oui. comme on o disait.、Mm -hmm. euh, en 19... 1966, oui,、euh, nous avons la naissance de Sean Kinney,、euh, qui, lui, batteur et batteur pour Alice in Chains,、euh, célèbre ses 45 ans. Et lui, il a des c h e v e u x vraiment longs. Oui. Réellement.、Euh, en 1971, les Rolling Stones sont au numéro 1 du palmarès avec Brown Sugar. Oui. Une excellente pièce également、oh, euh, oui. du groupe. En、uh, 1977, les Sex Pistols lancent God Save the Queen en Grande-Bretagne,、oui. pièce qui leur a apporté tellement de succès, mais、oh. également de problèmes.、Oh, oui, oui, c'est ça, ça fait scandale, bien sûr. On avait,、euh, en fait, je crois, ça, on va en parler dans les prochaines semaines d é p h é m é r i d e s parce qu'il avait fait une campagne de promotion pour le simple, c'est intéressant. Il avait suivi la reine sur. C'est ça,、euh, sur un, un bateau, o u v e n i、ouais. c'est、mm -hmm. euh, assez, assez spécial. Euh, en 2001, Tool est au sommet du palmarès、euh, des ventes avec l'album l a t e r a l u s t r è s très bon album. Oui, c'est un bon groupe, album vraiment, ça aussi.、Euh, je n'avais pas aimé nécessairement、euh, Ten Thousand Days qui était sorti un peu après, mais, ouais, mais moi, moi, moi, moi, je l'ai bien aimé Ten Thousand Days. On en parlait、euh, il y a quelques temps.、Euh, c'est un disque controversé, mais moi,、ouais. j e t r o u v e bon.、Ah, mais quand même,、euh, qu il, y a, qu il y a des s o o n c è t é s intéressantes, vraiment, qui a une bonne évolution de la part、mm -hmm. du groupe également, mais l a t e r a l u s pour moi reste toujours le, le grand、ouais. classique du groupe. Euh, nous avons également en, en 2006,、euh, la première pour la première fois en 22 ans de carrière, oui, les Red Hot Chili Peppers sont au numéro un des ventes pour l'album、euh, Stadium Arcadium. Bon, ça, c'est un mauvais,、euh, mauvais disque. Oui, vraiment, vraiment pas très bien. Non, non, non. non. Il y a eu une ou, une ou deux bonnes pièces là-dessus. Et d'ailleurs,、euh, on n'a plus entendu parler des r e l l i e d Sheepepepers depuis les cinq dernières années、mm. euh, suite à ça. Ce qui est vraiment dommage. Mais quand même,、euh, ils ont été très, très, très populaires à la sortie de l'album. Ils ont fait、euh, des promotions,、euh, des、mm -hmm. tournées de promotions incroyables qu'on n'avait pas nécessairement vu avec les autres albums. Euh, et ça, ça a payé justement, puisqu'ils、bon, ont réussi à vendre beaucoup d'albums. C'est considéré comme dans les meilleurs albums de 2006. Je ne sais pas qui est-ce qui avait décidé de ça. Moi, c'est、euh, spécial parce que ça, c'est un album vraiment pénible.、Ouais, euh, ouais. C'est vraiment pas bon du tout. Je travaillais dans un magasin de disques lors de la, de la sortie de l'album et、euh, j'avais écouté, j'avais été extrêmement déçu ben, parce qu'on nous promettait vraiment le、oh, meilleur、ouais. du meilleur des Red h o t pas、euh, du tout. Vraiment pas très bon. <rire> Et finalement, t e r m i n e r la journée du 27 mai en 2008, Paul McCartney reçoit un doctorat honorifique en musique de l'Université de Yale.、Uh, Yale,、Et、très après, prestigieux. Oui, très, très, très mérité également. Euh, le 28 mai, cette fois-ci, en 1945, nous avons la naissance de John Fogerty,、euh, chanteur de Credence e Clearwater Revival, qui célébrait ses 66 ans. Oui, on pourrait dire que c'est lui, Credence e Clearwater、oui, Revival. Vraiment, puisque le groupe、euh, existe encore. Oui, c'est ça, pays, mais c'est ça... un groupe hommage. Oui, c'est、oui. ça.、Euh, et lui, John Fogerty, va、euh, vraiment être en personne au Festival d'été de Québec. On、euh, va donner un spectacle. Ça, ça devrait être très, très bon. Oui, pour les fans de CCR, il y en a. d e s fans de CCR、oh, au、oui. Québec, donc,、euh, mm -hmm. ils, vont, euh, ils vont vraiment. Apprécié.、Oui. En 1968, Simon et Garfinkel sont au sommet du palmarès avec Mrs. Robinson. Oui,、euh, qu'on a entendu p l u tôt aujourd'hui à、Europe、ton、classique. émission. Et Oui,、euh, qui se retrouvait sur l'album Bookend, qui avait、mm -hmm. été Bookend plutôt en un mot, et qui avait été、euh, en partie sur The Graduate、euh, la même année, mais qui n'avait pas été lancé sur cet album. En 1977, Sting, Stuart c o p e l a n d et Andy Summer jouent ensemble pour la première fois, alors qu'ils jouent dans le groupe de Mike Howlett,、euh, le groupe Strontium 90, ou euh, ni, euh, 90, 90、ouais. ouais. <rire> oui. l'hippodrome de Paris. Donc, c'était The Police avant The Police.、Ouais. <rire> Et finalement, pour terminer la journée de, du 28 mai en 1982, le promoteur Bill Graham met en scène un concert pour les vétérans du Vietnam avec en tête d'affiche le Jefferson Starship de Grateful Dead ainsi que Country Joe. Oui, c'est.、Euh, ben, je sais pas. Est-ce est que ça a eu du succès en 82?、Euh, aucune idée, c Country Joe en 82, Jefferson Starship. Bon, grateful Dead, c'est un, un groupe culte.、Euh, oui, c'est encore très bon. Mais、euh, Jefferson Starship et Country Joe, ouais, on peut se poser la question, c'était très, très bon. Mais bon, c'était les amis de Bill Graham aussi. Oui, bien,、euh, c'est ça, oui, tout à fait. Et、euh, on sait que Jefferson Airplane et Starship、euh, ont, ont travaillé quand même assez fort pour,、euh, le cas des, des, sur le cas des, des vétérans du Vietnam qu'on jugeait qu'ils n'étaient qu pas traités.、Oh, oui, à tout à fait. C'est juste que le, je trouve que le mix est. Particulier. Oui, c'était peut-être que aussi Jefferson Starship sont venus avec la musique de l'époque également、mm. pour souligner un peu la période du Vietnam. Oui. Ils, ils étaient assez bien actifs,、euh, mais Dieu se u le l sait.、Euh, maintenant, nous passons à la dernière journée de la semaine, le 29 mai. Et、euh, le 29 mai 1945, nous avons la naissance de Gary Booker, leader de Procolera. Oui,、euh, chanteur、vrai? aussi. Oui.、Euh, Le、chanteur à la voix est très particulière et、euh, c'est un bon groupe, ça, Procol Harum.、Oui, Certains trouvent que ça a mal vieilli, mais、euh, c'est bon, Procol Harum.、Ah, je ne suis pas d'accord. Je trouve que c'est encore...、Euh, D'ailleurs, je devrais en faire tourner plus souvent. Oui. oui. Ben, moi aussi, je me dis ça. Éventuellement, album classique, on pourra、oui. présenter un album de Procol Harum.、Mm -hmm. C'est un groupe que je connais plus ou moins. Je connais certaines pièces, certaines et grandes pièces, mais pour ce qui est des albums comme、oui. tel, je n'ai pas,、euh, pas encore eu d'album de Truckle Iron dans, sous les mains. J'aime bien le deuxième,、uh, Shine on Brightly. Ah, bon, oui, je vais le prendre en d'autres et、euh, j'écouterai、euh, celui-ci. <rire> Nous avons par la suite, en 1965, les Beach Boys qui sont au sommet du palmarès avec Help Me Rhonda. Ah,、euh, ce nom, Rhonda. <rire> Vraiment intéressant.、Euh, Rhonda, qui est le nom de la, de la blonde de Alf, l'extraterrestre, en passant, qui l'a rencontré e justement alors qu'il écoutait la pièce Help Me Rhonda. Et、ah. ça, c'était en bande dessinée. C'est p a r ça que j'ai jamais écouté Alf. Non. <rire> <rire> Euh, et euh, donc, euh, pièce assez particulière qui、euh, souligne. En fait, je, je crois que c'est le premier enregistrement qu'on a fait sans Murray Wilson, où c'était dans les premiers、euh, qui, qui, qui avaient été éjectés pendant les enregistrements de I Get Around et des trucs comme ça. Mais je pense qu'Alvin e Ronda c e s t la p r e m i è r e libéré. Est-ce que c'était est à l'époque qu'on lui avait mis une fausse console?、Euh, dans le genre, oui. C'est à peu près à l'époque.、Euh, Il est encore dans l'entourage, mais.、Euh Euh, non, mais,、euh, je crois qu'Almi r o n d u il était plus du tout. n il était il plus il était、là. plus、euh, bienvenu dans les studios,、ah, okay. mais、euh, juste auparavant, lors des <rire> enregistrements des autres titres. Ça, c'est vraiment、euh, drôle.、Ouais. On lui avait installé une console, une fausse console, et lui, il avait l'impression de contrôler tout ce qui se passait,、Exactement. mais il était pas branché. Exactement. Il pouvait, je, je crois qu'il pouvait <rire> entendre les modifications qu'il faisait, mais ça n enregistrait pas, alors que le, le, le vrai producteur,、euh, lui, était à côté et faisait les, les, les bons arrangements. Euh, mais c'était, à ce qui l paraît, c'était vraiment très, très difficile d'enregistrer avec Murray, qui était très dur avec son fils Brian.、Oh oui. euh, et qui,、euh, franchement. i qu'il l'a rendu sourd d'une oreille, d'ailleurs. Oui, exactement, en le frappant alors qu'il avait trois ans. Et,、euh, et donc,、euh, Maman et Brian Wilson, cette année,、euh, lors des enregistrements,、euh, certaines histoires disent I get around d'autres disent que c'était en dehors des studios d'enregistrement, mais、euh, bref, c e s t vraiment fâché contre son père il l'a jeté à la porte et Murray Wilson est resté un peu plus à l'écart des affaires des Beach Boys par la suite.、Mm -hmm. o n va ensuite en 1972, Paul McCartney et Wings qui lancent Mary Had a Little Lamb, une interprétation assez bizarre、oh. de la chanson pour enfants, pour dénoncer la censure de la BBC sur la chanson Give Ireland Back to the ça, Irish. C'est affreux cette pièce-là, mais c'était une espèce de. c'est un choix bizarre.、Ouais. C'est que la pièce Give Ireland、uh, Back to the Irish était une pièce au texte sérieux、mm -hmm. euh, que Paul avait lancée pour.、Euh, Euh, dénoncer le, le fameux Bloody, uh, Bloody, uh, Bloody, Bloody Sunday. Sunday、ouais. Et、euh, là, la BBC l'avait rejeté. Alors, il avait décidé d'enregistrer quelque chose de tout à fait inoffensif. Donc, il avait enregistré Mary Had a Little Lamb. Mais ça donne quoi, ça? Ça donne juste une mauvaise chanson. Oui, exactement. Tout à fait inutile. Et,、euh, et c'est récupéré,、ouais, récupéré par les radios euh, FM, euh, les radios nostalgiques. J'ai、ouais. déjà entendu ça à la radio、mmh. euh, dans un, un centre commercial. Ah, oui.、Ouais. C'est assez affreux, ça. C'est comme si Paul McCartney n'avait pas une assez belle discographie. o u es allé e chercher une de s e s moins bonnes.、Ouais. Ouais, oui, c'est vraiment moche. <rire> en 1973, cette fois-ci, Roger McGuinn、euh, donne son premier concert solo à l'Académie. De musique de New York qui confirme les rumeurs comme quoi les Birds s o n t définitivement séparés.、Ouais. Puisque ça n'avait pas été annoncé, je crois, officiellement. Euh, euh, comme tel, ils ont, ils ont décidé de se séparer, ont donné un dernier concert et ils sont tombés un, un peu un, comme en hiatus. C'était un, un groupe qui était pas mal, de, de toute façon,、euh, qui passait de plus en plus inaperçu.、Mm -hmm. Oui. Donc, le, leur. leur、euh, Leur grand succès, là, leur période de l'âge d'or des Birds était, était malheureusement passé. Oui, c'est ça, c'était au milieu des années 60. Voilà.、Euh, par la suite, en 1999,、euh, gros b o n d dans le temps,、eh、bien, les Rolling Stones débutent la partie européenne de leur tournée Bridge of Babylon.、Mm -hmm. C'est intéressant.、Euh, une tournée qui a rapporté beaucoup, beaucoup d'argent、ouais. au groupe, une des plus、euh, fructueuses de l'histoire. En 1999, le corps de Philip Taylor、euh, Kramer est retrouvé à Malibu. Il était disparu depuis 1999.、Ah、oui, ça, c'était particulier. Je me rappelle de ça. Il était disparu depuis、euh, quatre ans.、Mm -hmm. euh, ils l'ont retrouvé au volant de son camion.、Euh, tout simplement, il avait quitté la route et il était tombé dans un, une espèce de canyon ouais,、euh, qui était invisible de la route. Et、euh, ce sont des gens qui faisaient une randonnée qui l'ont trouvé. Et le squelette, comme ça, est encore au volant quatre ans plus tard. C'est assez horrible. C'est macabre、mm -hmm. comme découverte. Lui qui était m u s i c i e n au sein d'Iron Butterfly.、Ouais. Et nous avons finalement pour terminer、euh, cette semaine d'éphéméride s en 2007, le 28 mai, bien sûr, le 29 mai, pardon, 2007, un piano utilisé par John Lennon le soir de sa mort est mis、euh, en vente pour 375 000、euh, sur un site d'enchères spécialisé. Il s'agit、euh, du piano à queue、euh, du Record Plant Studio de New York、euh, sur lequel Lennon avait plié à n o t e le soir de, le,、oui. avant sa mort. Il avait avant q e sa m t q i a noté ses dernières notes. Exactement. Et c'est pour la m e m e piano Qui sonne extraordinairement bien. Oui.、Ah, vraiment.、Mm. Eh bien, merci beaucoup, Simon. Merci. Je vous rappelle que Simon participe、euh, ben, il anime premièrement deux émissions cet été un genre de bleu.、Exactement. Ça, c'est le jeudi en direct à 21h, en reprise des samedis à 19h et、ouais. le mercredi、oui. à, à 13h. Et album classique, bien sûr, tout juste avant un classique, l e s vendredis, en reprise、euh, le, le mardi midi. Donc, merci encore une fois beaucoup. Merci de m'avoir reçu. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Anna l e f e v r e émission entièrement consacrée au recin du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on s'en va en musique avec,、euh, dans un moment, on va entendre les Yardbirds on va aussi entendre Paul Revere and The Raiders. On vient de parler des Beatles et on les écoute tout de suite avec Paperback Writer. Paperback Writer. パイパーバック・ワイト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 Paul Revere and the Raiders avec Why? Why? Why is it so hard? C'est tiré de l'album The Spirit of 67, paru en 1966. Juste avant ça, on a entendu les Yardbirds avec un de leurs classiques, Over, Under, Sideways Down. Ça nous vient de l'album Roger, The Engineer, paru en 1966. Et au début du v l o g on a entendu les Beatles avec Paperback w r i t e r c et s paru en 45 tours. Il y a exactement 46 ans, en 1965. Vous êtes à l'émission Rac l a s s i q u e u n compagnie d a l a e n Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va rester dans les années 60 pour le moment, puisque dans quelques minutes, on va entendre les Kings, on va aussi entendre les Beach Boys, mais tout de suite, on écoute Hair, The Age of Aquarius, par la troupe originale. De 1968. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus. La station d u Mélomanes est la seule, absolument la seule, à diffuser du vrai r o g a t o i r r i v i è r e C'est f o u 89.1 FM. you、mm -hmm. Un de leurs nombreux classiques Good Vibrations, version qu'on retrouve sur l'album Smiley Smile de 1967. Juste avant ça, on a entendu les Kings avec Animal Farm, ça ça nous vient de leur disque Village Green Preservation Society, paru en 1968. Et au début du bloc, on a entendu la troupe originale de h a i r avec The Age of Aquarius, c e s t p a r u en 1968. Je vous rappelle que Brian Wilson sera en concert à Montréal à la place des arts le vendredi 17 juin. Parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser, outre Brian Wilson, vendredi 3 juin, Macabre, formation française, seront au Fofoun. Deep Purple sera à la place des arts avec un orchestre symphonique le samedi 4 juin et le lundi le 6, ils seront à l'Agora du Vieux-Port. Super Tram sera à son tour à l'Agora du Vieux-Port le mercredi 15 juin et ils seront au Centre b e l l le jeudi 16. Samedi 18, 18 juin, Cataclysm sera en spectacle à Trois-Rivières au Monkey Nightclub du centre-ville avec invité N. Is Near, Ends of F et Beyond a t r o City. Robert Plant sera à la place des arts dans le cadre du Festival de Jazz le dimanche 24 juin et le 30. Ce sera au tour de Peter Frampton d'être à la place des arts. Peter Frampton,、euh, toutefois, c'est sold out, c'est complet.、Euh, Pat Benatar sera au Woodstock en b e a u ce samedi 2 juillet. Samedi le 9, Elton j o n e s sera sur les plaines d'Abraham dans le cadre du Festival d'été. Tout comme、euh, les Black Keys qui, eux, seront là le 10 juillet, alors q u a n n e h i l a t e r eux, seront à l'Impérial de, de Québec, bien sûr. Et、euh, Metallica sera、euh, à son tour sur les plaines d'Abraham avec Joe Sadigani le samedi 16 juillet. Le 17, ce sera John Fogerty. Finalement, c'est loin, mais les billets sont en vente depuis pas mal longtemps et on, annonce,、euh, des, on rajoute des noms sans arrêt comme ça. Pour le Heavy MTL,、euh, ça se tient les samedis et、euh, dimanches 23 et 24 juillet. Le samedi, il y a Disturb, Godsmack, Inflames, Trivium, Kingdom of Sorrow, et,、euh, ainsi que Machine Head et、euh, Red Fang. Il y a c r i m s k u n k aussi.、Euh, et、uh, Death Angel, ça ça va être bon, Death Angel. Le dimanche, ce sera Children of Bottom, The Sword, Anthrax, o p e t h Morbid Angel, g i r l School, Motorhead et Kiss en vedette.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 Don't you know that I m l o v i n g you? In a god of a f e baby don't you know that I'll always be true? Oh, won't you come with me? Adam, n take my hand.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 La passe est seulement à 4 Det Fest, 5 Detox Rockfest, Avec Sitting on a Rainbow, c'est tiré de l'album Climbing de 1970. Juste avant ça, on a entendu Cream avec Badge, une pièce sur laquelle on retrouve George Harrison à la guitare. C'est tiré du disque Goodbye qui est sorti en 1969. Et au début du blog, on a entendu Iron Butterfly avec la version 45 tours d e i n a g a d a de v i e d'Anne, version très tronquée qui est sortie en 1968. Vous êtes à l'émission Rac l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va prendre un petit virage vers le punk rock, puisque dans quelques minutes, on va entendre les Ramones et les Donas. n Mais tout de suite, on écoute Iggy and the Stooges. Raw Power, vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des m i l o m a n e s la seule à diffuser du vrai rock à t r o i s r é v i è n s C'est fou! 89 FM! To the beat of Olivia's、day. 何 <laughs> オーダーナス !Take It Off! en Fonction que ce soit l'album le plus élevé metal de tous les temps. Et、euh, c'est encore assez intense,、euh, presque 40 ans plus tard. Vous êtes à l'émission Rock Classic en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Rock Classic, un site web que vous pouvez visiter à l'adresse www.rockclassic.net sur lequel vous retrouverez plein de choses, sections.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 La Radio Campus, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières, c'est fou! 89 FRFM!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 Death Angel avec une pièce très douce tirée de leur dernier album, Bon Album Relentless Retribution qui est paru l'automne dernier, c'était la pièce Volcanic. Juste avant ça, on a entendu Motley Crew avec un de leurs classiques, Piece of Your Action, c'est tiré de leur premier album, Too Fast for Love de 1981. Et au début du bloc, on a entendu Motorhead avec Kill by Death, un de leurs classiques tiré de l'album No Remorse. De 1984. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Dans la prochaine heure, je vais vous présenter une formation de rock progressif anglaise très obscure du début des années 70 du nom de Steel Mill. Je vais aussi vous faire tourner une face entière d'un album、euh, v i n y l e classique qui est paru il y a exactement 40 ans, soit The Yes Album de Yes, évidemment. Dans le prochain bloc, je vais vous faire tourner une pièce, une toute nouvelle chanson de Neil Young qui nous vient de son album Avenir qui va apparaître le mois prochain, au milieu du mois prochain, plus exactement le 14 juin. Et Thrasher, mais avant ça, on va entendre Crosby s t i l l s Nash Young avec un de leurs classiques, ainsi que Pink Floyd tout de suite avec A Pillow of Win. d Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89AFM by My side, and she's breathing, low and the candle dies. When night comes down, you lock the door. Falls to the floor. As darkness falls and waves roll by, the seasons change. one b e h o l d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 La passe week-end est seulement à 45 Le Detox Rockfest, le festival à ne pas manquer. Samedi, le 18 juin, Musica Productions et les 4 As Poker présentent Cataclysm. Avec artistes invités, And Is Near, a n d s of Death et Beyond Atrocity. Au Monkey Night Club, Centre-Ville, Trois-Rivières. Billets 15 en pré-vente disponibles sur TicketPro.ca, chez Musique Daniel Côté, f r è r e d'Ancre Tatou et aux 4 As Poker.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 C'est-à-dire Luther, w Right and the Wrongs, avec leur relecture très particulière de Hey You de Pink Floyd. C'est tiré de leur album Rebuilt the Wall, sur lequel ils ont repris l'album The Wall au complet, mais en country. C'est p e r d u il y a 10 ans, en 2001. Juste avant ça, on a entendu une toute nouvelle chanson de Neil Young, Grey Riders. Ça nous vient de son album Apparaître le 14 juin, intitulé A Thresher. Il est accompagné sur ce disque par les International Harvesters et il semble qu'il s'agit d'un album de country rock'n'roll. Ça m'emballe pas tellement, ça, du country rock'n'roll. Par contre, je suis sûr que je vais le préférer de très loin à son dernier album, son album précédent, Le Noise, que j'avais profondément détesté. Juste avant ça, on a entendu Crosby, s t i l l s Nash et Young, bien sûr, avec. La pièce-titre de leur album classique Déjà Vu de 1970. Et au début de ce long bloc, on a entendu l e s v r a i s Pink Floyd avec A Pillow of Winds. C'est tiré du disque Medal de 1971. Vous êtes à l'émission Act Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers l e t e m p s Dans une vingtaine de minutes, je vais vous présenter une formation de rock progressif anglaise très obscure. Du début des années 70, du nom de Steel Mill. Pour le moment, on en est maintenant venu à la portion de l'émission où je vous présente, comme à chaque semaine, une phase complète d'un album vénile classique paru il y a 40 ans. En 1971, cette semaine, je vous présente une phase d'un des plus grands albums de rock p r o g r e s s i f de l'histoire, soit The Yes Album. The Yes, bien sûr! album absolument parfait qui a fortement marqué les débuts du mouvement progressif et c'est un de ses plus beaux fleurons. Le troisième album studio de Yes est celui qui marquait l'arrivée de leur nouveau guitariste virtuose à l'époque, Steve Howe, qui était pour beaucoup dans l'excellence de ce disque avec son jeu tout à fait exceptionnel. Pas que les, leur précédent guitariste n'était pas bon, Peter Banks. Il était excellent, Peter Banks. Mais Steve Howe était une méchante coche au-dessus. C'est un véritable virtuose, très créatif, incroyablement bon. On va écouter tout de suite la phase 1 en entier de cet incontournable du rock progressif, The Yes Album de 1971. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Ménomales et la seule à d i f f u s e r du vrai rock progressif à Loire-Rivière. C'est fou, 89.fm. Yes, on vient d'entendre la face 1 au complet de leur album vinyle classique de 1971, The Yes Album. On vient d'entendre Starship Trooper, pièce divisée en trois mouvements intitulés Life Seeker, Disillusion et Worm. C'était précédé de la courte instrumentale acoustique du guitariste Steve Howe, The Clap. Au début, on a entendu Yours is no disgrace, la pièce qui établissait d'emblée la magnificence de Steve Howe. The Yes Album a jeté les bases des éléments caractéristiques de Yes qui ont fait leur réputation dans les années suivantes, c'est-à-dire les performances instrumentales époustouflantes par de véritables virtuoses, les rythmiques ultra compliquées et les textes abstraits sur des thèmes cosmiques dans de longues Pièces à plusieurs mouvements et à long développement. Les deux albums studio précédents du groupe avaient été prometteurs, mais c'est vraiment avec The Yes Album que le groupe a comblé tous les espoirs qui avaient été m i s en eux. Et ça a été le véritable point de départ d'une carrière qui s'est avérée stellaire.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 On en est maintenant à notre chronique des groupes obscurs, et je vous parle cette semaine d'un groupe de rock progressif anglais extrêmement obscur du début des années 70 qui portait le nom de Steel Mill, quintette formée dans le sud de Londres à la fin des années 60 par le chanteur et claviériste David Morris, qui a recruté le saxophoniste John Challenger et le guitariste Terry Williams, le bassiste Derek Chandler et le batteur Colin Short. Ils faisaient une espèce d'hybride de rock progressif avec de fortes tendances hard rock, acquisement du m é t a l progressif pour l'époque, mais avec des relents psychédéliques et hippies. Ils ont passé leurs premières années à répéter dans un local de pratique et à enregistrer des maquettes prometteuses tout en donnant des spectacles de temps en temps, dont le prestigieux Festival de Reading en 1971 et des、euh, premières parties pour des、euh, gros groupes, des artistes comme Rory Gallagher. T-Rex et David Bowie. Ils ont enregistré un premier 45 tours intitulé Green Eyed God qui a connu un succès d'estime en Angleterre puisqu'il est monté jusqu'en 17e place du palmarès national. À la fin de l'année 1971, ils ont enregistré leur premier album aussi intitulé Green Eyed Monster au d e l a n e Lee Studio de Londres. question De vous en faire une très bonne idée de ce que ça donnait, Steel Mill. On va tout de suite euh, écouter euh, deux extraits de ce disque. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock obscuratoire. Eh bien, c'est fou 89 FM. In the North, say he's the one. If you believe you lost the right, surrender to him, give up your fight. Très obscur du début des années 70, Steel Mill. On vient d'écouter deux pièces tirées de leur seul et unique album Green Eyed God de 1972, mais paru seulement en 1975. On vient d'écouter le morceau titre du disque, dont la version tronquée a connu un très bon succès en 45 tours. Qui démontre de façon éloquente la dualité entre les côtés progressifs, heavy rock et steel mill? D'ailleurs, certains pensent que c'est cette dualité qui a nuit le plus au groupe, puisqu'ils auraient dû opter pour un style ou l'autre. Les deux publics respectifs de ces genres étaient en effet peu e n t e l i n s à l'époque à se mélanger. Les publics progressifs et heavy rock étaient très isolés l'un de l'autre. Et, soit qu'on faisait partie de l'un ou l'autre des côtés, les envolées spatiales ou bucoliques pouvaient déplaire aux amateurs de rock dur, alors que les parties bien élevées déplaisaient aux amateurs de prog. Steel Mill,、euh, oscillait, en effet, entre un côté néandertal à la Black Sabbath et des tendances à la Genesis. Et, selon certains, c'était inconciliable à l'époque. Juste avant la pièce Green Eyed God, on a entendu、euh, Blood Runs Deep,、euh, la, le morceau qui ouvre l'album et qui est encore plus、euh, évocateur, à mon avis, de la dualité de Steel Mill. Malgré le succès sur 45 tours de la pièce Green Eyed God, l'étiquette de disque anglaise Penny Farthing ne croyait pas tellement à, au groupe ni à l'album、euh, éponyme qu'il venait d'enregistrer. Ils ne Croyaient pas à leur chance. Alors, ils ont sorti ce disque uniquement en Allemagne où le public semblait plus entelin et ouvert au style quelque peu audacieux de Steel Mill. En Angleterre, on s'est contenté de sortir un deuxième 45 tours, Get on the Line, qui n'a pas eu tellement de succès, ce qui a fourni à leur compagnie de disques une excuse absolument parfaite pour les éjecter. Ils se sont séparés quelques temps plus tard. Ce qui est absolument incompréhensible, c'est que l'étiquette de disque a finalement décidé de sortir le disque quelques années après que le groupe se soit séparé, soit en 1975, une édition qui a suscité passablement d'intérêt chez les connaisseurs et les amateurs de rock obscur et de progressif pour en faire un disque extrêmement convoité dans les décennies suivantes. Ce qui fait que L'étiquette Rise Above, a, une étiquette anglaise, a sorti une nouvelle édition sur CD l'automne dernier et qui renferme l'intégrale des enregistrements de Steel Mill. Ce disque s'intitule Jewels of the Forest, Green Eyed God Plus. Ça vaut le détour pour les amateurs de rock progressif obscur du début des années 70. Voilà pour cette petite présentation de Steel Mill. J'espère que ça vous a plu.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 Il est paru il y a un petit bout de temps, mais je n a i pas vraiment eu l'opportunité de le couvrir auparavant. Je dois avouer que、euh, le Rock Progressif, c'est un genre qui ne m'intéresse plus tellement en 2011. Par contre, v a n d e g r e y Generator, c'est probablement le, le seul groupe du, du genre qui suscite encore de l'intérêt de ma part, d'où la chronique d'aujourd'hui. Il s'agit donc du troisième album studio de Van de r Graaff Generator depuis 2005 et c'est leur deuxième opus en tant que trio, soit depuis le départ du saxophoniste original David Jackson, qui a quitté dans des circonstances acrimonieuses il y a quelques années. Jackson, qui était un élément absolument essentiel à mon point de vue dans la musique de Van de r Graaff. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Euh, disons que Vandagrat Generator,、euh, c'est rien de moins qu'un qu des groupes de rock progressif les plus éminents, influents de l'histoire du rock, au même titre que les King Crimson, Genesis ou Yes s a u f qui l sont s infiniment moins connus que ces derniers, en grande partie à cause de l'hermétisme de leur musique qui est、euh, très peu accessible pour la plupart des gens. Mais pour beaucoup d'amateurs de rock progressif, c'est un des groupes qui a le plus marqué les années 70 avec des albums, des chefs-d'œuvre comme p o w n Arts. God Bluff et Still Life. Ils se sont séparés à la fin des années 70 et ils se sont reformés en 2005, les membres de la formation classique, c'est-à-dire le claviériste Hugh Banton, le batteur Guy Evans, saxophoniste David Jackson et le chanteur, guitariste et pianiste Peter Hamill. Et ils ont sorti un très bon disque intitulé Present, qui était à la fois très inspiré, expérimental, une pure merveille. Comme ça, Plus d'un quart de siècle après leurs、euh, derniers albums. C'était le point de départ d'une tournée qui a amené、euh, le groupe à quelques endroits en Europe. Par la suite est arrivée la prise de bec avec David Jackson, qui a quitté avant que le groupe enregistre、euh, le disque suivant, Trisector -tri de 2008, que je n'ai、euh, pas tellement aimé et qui était、euh, moins inspiré, à mon avis, que le précédent, beaucoup, beaucoup trop expérimental à mon goût. Je trouve en particulier que l'absence la, de David Jackson était、euh, vraiment criante,、euh, laissait un vide incroyable à l'intérieur de Van der Graaf. Par contre, j'ai adoré le spectacle qu'ils ont donné à Québec à l'été 2008,、euh, même s'ils étaient encore une fois sous forme de trio. Ils avaient réussi à combler le vide béant laissé par、euh, leur saxophoniste émérite. C'est donc avec un esprit très ouvert,、euh, mais néanmoins un peu d'appréhension, que j'ai découvert ce nouvel opus de Van der Graaf. Grounding in Numbers, qui fait、euh, référence à un concept particulier、euh, qui touche certaines pièces du disque,、euh, qui, puisque ça parle de mathématiques, qui est un sujet qui est très peu rock ou artistique en général. Malgré cela, je dois dire d'emblée que j'ai de loin préféré ce disque à son prédécesseur, t w i s e c t o r C'est sûr que l'absence de David Jackson est encore remarquable, mais les nouvelles compositions de Peter Hamill et ses deux amis sont nettement plus inspirées, à mon avis. C'est un disque moins brillant que Present, mais bien meilleur que, par exemple, World Record. Ce n'est pas un chef-d'œuvre comme Pawn Arts, mais c'est un retour de qualité pour ce désormais trio de vétérans. Question de vous en faire une idée de ce disque. On va tout de suite écouter les deux meilleures pièces, à mon avis, de ce nouvel opus. A Grounding in Numbers, d e Van Der Graaf Generator. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Ménamans. e l e s t la seule e diffusée du vrai rock par les récéphatoires. C'est fou! ファン FM。<音楽> Graph Generator. On vient d'entendre deux morceaux tirés de leur dernier album, A Grounding in Numbers, qui est paru il y a un petit bout de temps, en mars dernier. On vient d'entendre la pièce Mr. Sands, qui est、euh, complètement dominée par le jeu d'orgue de Hugh Banton. Un texte profond de Peter Hamill qui parle ironiquement de superficialité. Juste avant, on a entendu la pièce Highly Strong qui est la plus rock du disque et un des textes les plus surréalistes. A Grounding in Numbers, ce n'est pas un chef-d'œuvre de la trempe des、euh, Ponards a et g o d b l u f f Mais c'est un excellent retour de la part de ces trois vétérans qui prouvent encore une fois qu'ils ont encore des choses à dire 40 et quelques années plus tard. Ça vaut un, un 8 sur 10, mais ça, c'est uniquement pour les audacieux. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Deuxième nouveauté cette semaine le tout nouvel opus du haut Zombie. Qui vient、euh, tout juste de sortir leur quatrième album en carrière intitulé Escape Velocity. En plus d'être、euh, exclusivement instrumental et de ne pas comporter de guitariste, Zombies ont la particularité d'être signés sur une étiquette、euh, exclusivement métal, soit Relapse,、euh, ce qui en soi est vraiment assez singulier. Ce duo est originaire de Pittsburgh. Il est composé du bassiste et claviériste Steve Moore. Et du batteur Anthony Patera. Ils utilisent、euh, apparemment uniquement des claviers analogues comme、euh, le Moog, entre autres. Leurs、euh, influences majeures sont Rush et la musique de films d'horreur italiens des années 70. Mais il faut croire aussi qu'ils s'intéressent、euh, au c r o w d r o c k et à la musique de films de science-fiction, puisque、euh, c'est ce q u é v o q u e l e u r d e r n i e r d i s q u e Personnellement, ça me rappelle beaucoup、euh, les albums Oxygène et e q u i n o x Du français Jean-Michel Jarre, qui a eu、euh, beaucoup d'impact à la fin des années 70. Mais d'un autre côté, moins ragoûtant, ça、euh, ça m'a aussi rappelé le producteur Giorgio Moroder, qui est un nom pas mal épeurant pour un amateur de rock. Néanmoins,、euh, plusieurs critiques et connaisseurs de rock ont donné une appréciation assez, même, je dirais, très favorable. De ce nouveau zombie, dont、euh, le très réputé et crédible magazine Rock Hard. Question de vous en faire une petite idée. On va tout de suite en écouter un extrait, la pièce-titre de ce tout nouvel album de zombie, Escape Velocity. Vous êtes sur les ondes de la radio des mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM. album Studio du duo progressif et électronique Zombie, la pièce Escape Velocity, c'est la pièce titre, c'est pas mon genre, mais、euh, ça emballe certains amateurs de rock progressif, notamment ceux du magazine Rock Hard. e t bien, tant mieux! <rire> Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anna l a f a y e t e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Par contre, une chose qui m'a vraiment emballé,、euh, et qui n'a pas emballé les critiques、euh, du Rock Hard, c'est le dernier album du duo Blackfield, Welcome to My DNA, qui est sorti il y a quelques semaines. Moi, je l'ai adoré personnellement. J'ai assisté à leur concert lundi le 23 mai au National de Montréal. Premier passage pour Blackfield à Montréal. Accueillis par un public véritablement en délire et constitué en très grande partie de fans de Porcupine Tree et de Steven Wilson. Très belle soirée au cours de laquelle Aviv Geffen et Steven Wilson ont interprété avec leurs musiciens 21 de leurs chansons tirées de leurs trois disques, dont six pièces des deux premiers et neuf du dernier. En omettant, toutefois, deux de mes préférés, soit Someday et Keller. Et cela, même si mon voisin de droite a passé le concert à b u d l e y et a répété Keller à Stephen Wilson. Jusqu'à la toute fin, <rire> c'est pas grave, on a passé une très belle soirée, très réussie et très rock de façon surprenante parce que c'est beaucoup plus rock en spectacle, Blackfield, et même des pièces moins réussies du dernier album comme Go to Hell prennent une t o u t autre dimension en concert, ce qui finalement ça me l'a fait apprécier. Je vais vous faire tourner tout de suite deux pièces de Blackfield qui ont constitué, à mon avis, deux des moments forts du concert en commençant. Par le morceau avec lequel ils ont ouvert le spectacle Blood. Vous êtes sur les o n d e s de la Radio Campus. La station des mélomanes est la seule à diffuser du vrai rock progressif à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM. dans la dimension rock classique jusqu'à 17 heures.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 On vient d'entendre la pièce Deep qui ouvre leur album Judgment de 1999, une pièce que les frères Cavanagh ont interprétée lundi, le 23 mai, en première partie de Blackfield au National de Montréal. Le premier passage à Montréal pour ce groupe anglais qui existe pourtant depuis une vingtaine d'années. C'est d'ailleurs un accueil absolument délirant que le public montréalais a réservé à Nathima, qui ont été très visiblement surpris et charmés. Vraiment surpris que le public montréalais les connaisse si bien et connaisse même par cœur les paroles de leurs chansons. Ils ne s'attendaient vraiment pas à ça. Et ils ont promis de revenir avec le groupe au complet, puisque cette fois-là, c'était seulement les deux frères k a v a n a g qui présentaient une prestation acoustique qui a néanmoins beaucoup plu. au public et qui nous a prouvé leur très grand talent. Ils ont quasiment volé la vedette et ça, c'est tout à fait incroyable vu la très grande qualité du groupe en vedette Blackfield, dont on a entendu deux morceaux juste avant. On a écouté Cloudy Now,、euh, dans, avec laquelle Blackfield ont terminé le concert après un quatrième rappel. C'était、euh, très puissant et émouvant. Au début du bloc, on a entendu la chanson Blood avec laquelle Blackfield ont ouvert en très grande force leur concert. Soirée absolument fantastique, un son puissant et impeccable. Steven Wilson, c'est un guitariste absolument fabuleux et un génie. Aviv Geffen, lui, c'est le génie derrière les compositions de Blackfield et même s'il n'a Euh, v r a i m e n t pas une belle voix. <rire> il est pas loin de Bob Dylan、euh, par m o m e、euh, n t Il y a une présence très forte sur scène,、euh, malgré que sa gestuelle a eu l'air d'en dérager n et d'en perturber、euh, quelques-uns. Parmi les moments forts、euh, du concert, on note、euh, aussi les pièces Hello, End of the World, Oxygen, Zigota A Thousand People, DNA, Go to Hell et évidemment la pièce éponyme. Excellente soirée, un bien meilleur concert à mon avis que celui que Porcupine Tree ont donné、euh, l'année dernière à la place des arts. C'était beaucoup plus intense. Vous êtes à l'émission Classique en compagnie d'Alain Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec un peu de métal progressif et de métal symphonique, puisque dans un moment on va entendre Epeka. Et Pagan's Mind, mais tout de suite on écoute Morphis. Vous êtes sur les ondes de la radio des Mélomanes, la radio Campus, la seule à faire tourner du vrai rock progressif à trois r a d i e s C'est fou! 891 FM. that's a... l l Si, C'était épica la version spectacle qu'on retrouve sur l'album The Classical Conspiracy, la pièce Sancta Terra. Juste avant ça, on a entendu Pagan's Mind avec、euh, la pièce titre de l'album God's Equation, leur avant-dernier album qui est paru en 2008. Très, très bon disque. Et au début du bloc, on a entendu Amorphis avec la pièce titre de leur avant-dernier album Skyforger. De 2009. Ils ont des disques qui s'en viennent en juin. Amorphis et Pagan's Mind. Vous êtes à l'émission e c c l a s s i q u e en compagnie d'Anna Lafer, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec、euh, quelques vétérans du métal dans le prochain bloc, puisqu'on va entendre les é l é m e n t s de Gravedigger. On va aussi entendre du nouveau matériel de Whitesnake. Mais tout de suite, on écoute Uriah Heep. キス de r フリードの歴史に r しては、イントゥー・ワイド。 Botan Pizza. Restaurant Botan Pizza. Toujours deux pour un, au 3 9 7 Boulevard des Forges, 694-2694. Au plaisir de vous servir. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants d u q t r sont notre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 I'm、right、gonna Seulement Gravedigger avec Rebels, un morceau tiré de leur dernier disque d e Clans Will Rise Again, qui est paru à la fin de l'automne dernier. Juste avant ça, on a entendu White Snake avec Love Will Set You Free, ça nous vient de leur nouvel album Forevermore. Et au début du bloc, on a entendu Uriah Heep avec Kiss of Freedom, la très belle pièce qui clôture leur excellent tout nouvel album Into the Wild, qui est paru il y a deux semaines. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va maintenant poursuivre avec un bloc constitué de jeunes groupes inspirés par le rock des années 70 et le m é t a l du début des années 80. Dans un moment, on va entendre le duo hollandais Devil's Blood. On va aussi entendre les Suédois de Graveyard, mais tout de suite, on écoute un autre groupe de la Suède Ghost.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 With Satan, whose kingdom shall have a new w i Hear us, Satan, pray. e r a r a time is the decree. d Hear us, Satan, pray. e r For the coming of seed. Hear us, Satan, pray. e r a i m the decree. I pray e r for the coming of the sea. of course. Suédois Graveyard avec Ain't Fit to Live Here, le morceau qui ouvre leur deuxième album i s n g a i n Blues, qui est paru il y a quelques semaines, un bon album de hard rock d'inspiration des années 70. Juste avant ça, on a entendu Devil's Blood avec Christ or Cocaine, s e s t tiré de leur premier album The Time of No Time Evermore, qui est paru à la fin de l'année 2009. Et au début du bloc, on a entendu une autre formation, une autre formation suédoise, Ghost. Avec Satan Prayer, ça nous vient de leur premier disque éponyme. éponyme. Il s'appelle en fait Opus Eponymus et il est paru en Amérique du Nord au début de cette année. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Justement, en parlant de groupes de métal inspirés par les années 70 et 80, je vous parle maintenant de ma troisième nouveauté de la semaine. Je vous parle du groupe de métal sud-ouest Portrait qui vient tout juste de faire paraître son deuxième album sur l'étiquette Metal Blade intitulé Crimen Lesse Majestatis Divine. C'est en latin, bien sûr. Portrait qui sont à l'instar d'autres groupes qui sont tout à fait omnibulés et friands de métal l o school comme Ghost, Devil's Blood, qu'on a entendu, ainsi que Holy Grail. Une vague qui souligne le retour en force comme ça du métal mélodique et l'intérêt de la nouvelle génération pour les racines du métal et l'aspect mélodique est plus accessible. Qui étaient disparus dans les années 90 et 2000. Ces groupes ont l'air particulièrement entichés de ce que faisaient les Danois, les Danois Merciful Fate à leur début, puisqu'ils évoquent beaucoup la bande King Diamond. Évidemment, ils n'ont pas tous le talent de ces derniers, mais ils essaient très fort de les émuler. Question de vous faire une idée de ce que font p o r t r a i t On va tout de suite aller écouter deux extraits de ce disque.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 89 1 La、jeune formation suédoise Portray. On vient d'entendre deux extraits de leur tout nouvel album intitulé en latin Crimen Lesse Majestatis Divine. On vient d'entendre Night Comers, qui est une p i è c e les plus accessibles, précédée de Beast of Fire. Qui ouvre le disque. C'est pas mauvais comme album,、euh, mais c'est pas mal moins bon, à mon avis, que le premier Ghost, qui est plus réussi et accrocheur. Ça v a u t quand même un 7 sur 10, et、euh, ça risque de plaire, de plaire aux amateurs de m é t a l au d school à la Merciful Fate, même si je trouve que le chanteur en met un peu trop et qu'il pousse、euh, souvent des notes qui avoisinent quasiment les ultrasons. En tout cas, je pense pas qu'il va encore chanter comme ça à 40 ans. La semaine prochaine, je vais vous parler d'un autre groupe、euh, suédois dans la même veine que Portrait. Je vais vous parler de la, de la formation In Solitude qui vient aussi de sortir、euh, son deuxième album, The World, The Flesh, The Devil. Vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va poursuivre avec、euh, quelques formations assez musclées. Dans quelques minutes, on va entendre les Canadiens du New Jacobin Club. On va aussi entendre le Vancouverois, d e v i d Tanchin, avec、euh, sa, son excellente revrise d'un classique de Frank Sinatra. Mais tout de suite,、euh, on écoute Monster Magnet. Vous êtes à l'émission à c l a s s i q u e sur les ondes de C'est Faux, 8 9 FM, la seule station à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières.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 Les services aux étudiants, pour vous, avec vous. Vous êtes assez f o u pour l'écouter. Vancouver, Wa Devin Thompson avec son excellente reprise d'un classique de Frank Sinatra. New York, New York, q u on retrouve sur l'album Hommage Sinatra qui est paru il y a quelques semaines. Juste avant ça, on a entendu le collectif canadien, le New Jacobin Club avec Like Dogs. Ça nous vient de leur disque This Threason. Très bon disque paru au début de cette année. Et au début du b l o c on a entendu Monster Magnet avec Board with Sorcery. Ça nous vient de leur dernier disque, Mastermind, qui est paru à la fin de 2010. 16h12, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Dans à peu près une demi-heure, je vais vous présenter le tout nouvel album de Voyver, l'album en spectacle intitulé Warriors of Ice. Pour l'instant, on va y aller avec du matériel résolument, très musclé. Dans quelques minutes, on va entendre Cathedral, on va entendre Opeth, on va entendre Red Fang, mais tout de suite, on écoute Orange Goblin. Vous êtes sur les ondes de la radio des Mélomanes, le seul à faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! 89.1 FM!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 Chirurgie Vision, 819-693-5757 ou sur le net, voirclaire.ca. Vous êtes assez f o u pour l é q u i p e r la Jeune formation américaine Red Fang avec、euh, Throw Up, pièce tirée de leur très bon dernier album. C'est leur deuxième en carrière, Murder the Mountains, qui est paru au début. De ce printemps. Juste avant ça, on a entendu Cathedral avec Oro, The Manslayer. Ça nous vient du disque The Garden of Unearthly Delight qui est paru en 2006, c'est leur avant-dernier album. On a aussi entendu o p e t h dans ce long bloc avec Har Harvest, un morceau tiré de ce véritable classique, cette merveille qui est l'album Blackwater Park qui est paru il y a 10 ans. En 2001. Et au début du b l o c on a entendu Orange Goblin avec Made of Rats. C'est une pièce qui sortait à l'origine sur l'album Coup de Grâce de 2002, mais qu'on retrouve aussi sur le luxueux coffret de cinq CD que l'étiquette Metal Blade vient de faire paraître. Vous êtes à l'émission c l a s s i q u e en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Je vous présente maintenant ma dernière、euh, quatrième et dernière nouveauté de la semaine, le tout nouvel album des Québécois v o i v o d e formation légendaire et incontournable du métal au Québec. Un album en concert intitulé Warriors of Ice. D'après le titre d'un des classiques qu'on retrouve sur le premier album studio de Warren Payne de 1984, mais qu'on ne retrouve pas ici curieusement sur cet album en spectacle qui a été enregistré à Montréal au Club Soda en décembre 2009 et que l'étiquette québécoise Indica va i e de mettre, n t v mettre plutôt sur le marché. Warriors of Ice, c'est le deuxième disque en spectacle officiel du groupe depuis leur début, il y a une trentaine d'années, mais c'est le premier. Avec les membres originaux、euh, que sont、euh, Snake et Blackie. Et c'est aussi le premier disque de Vaivod sur lequel on retrouve le guitariste virtuose et fier、euh, trifluvien、euh, Dan Mongrain. qui donne ici une performance absolument brillante. La prise de son est excellente puisqu'elle a été faite par le producteur Glenn Robinson qui avait réalisé à l'époque l'album Nothing Face en 1989. Question de vous faire une idée de cet album qui sort, comme je le disais en magasin, uniquement le 14 juin. On va tout de suite en écouter trois extraits.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 sur les ondes de Sepou, 89.1 FM à 3 r u s Ici Away de Voivod, vous écoutez l'émission Rock Classique en compagnie d'Alain Lefebvre sur les ondes de c f o 89.1 FM. Il va. On vient d'entendre trois extraits de leur tout nouvel album en concert, Warriors of Ice. On vient d'écouter un de leurs gros canons des débuts, Nuclear War, précédé d'une de mes préférées de leur deuxième album, Roar de 1986, la pièce Ripping Headache. Au début du bloc, on a entendu le morceau éponyme qui ouvre ce, aussi ce, ce premier disque en concert pour Snake, Blackie Et Dan Mongrain, à qui on a maintenant donné un surnom, c'est-à-dire celui de Chewie, en référence, bien sûr, au personnage e d Chewbacca de la guerre des étoiles. Le disque sort en magasin le mardi 14 juin. L'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon f i d i b é l'historien de ses fous, pour sa participation à l'émission de cette semaine pour les éphémérides du rock. Si vous nous écoutez en direct le vendredi, c'est la reprise de C'est pas Cancun qui va suivre à 17h, suivi à 18h d'une dose d'estrogène et à 20h, ce sera le retour de mes amis, les lutins de l'enfer. Pour les amateurs de métal plus extrêmes. Si vous écoutez l a r e diffusion du mardi, c'est l'émission de mon ami, le docteur Pendragon, qui va suivre réanimation pour une bonne dose de métal comme ça tous les mardis de 19h à 22h en compagnie de l'infâme Sinistros. e La semaine prochaine, à Réclassique, je vais vous présenter. Entre autres, comme nouveauté, le dernier disque de Booker T. Jones, The Road to Memphis, et celui du groupe de métal suédois Old School In Solitude, intitulé The World, the Flesh, the Devil. Je vais aussi vous présenter une formation chilienne du début des années 70 dans la chronique groupe obscur, c'est-à-dire Agua Turbia. Je vais vous présenter une face d'un album vénile classique p a r e en 1971, soit Fireball de Deep Purple.、Et、évidemment, mon ami Simon Fitzbay sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec une dernière pièce, un morceau tiré du premier album classique des Torontois de Razor, Execution is Song de 1985, la pièce Escape the Fire.